On dort tranquille dans les banlieues dortoires. C'est l'heure où les honneurs descendent sur la ville. Qui est-ce qui viole les filles le soir dans les parkings Qui met le feu au building C'est toujours les honneurs. Alors c'est la panique sur les boulevards quand on arrive en ville.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 Vieux. On n'a pas le temps, le avoir d'avoir content. Nous, tout ce qu'on veut, c'est être heureux, être heureux, avant d'être vieux On prend tout ce qu'on veut pendant l'attendant. Quand on arrive en ville, on arrive de nulle part. On vit sans domicile, on dort dans des hangars. Le jour on est tranquille, on passe incognito. Le soir on change de peau et on frappe au hasard. La ville souterraine est plongée dans le noir Les gens qui s'y promènent ressortent sur tes brancards On agit sans mobile, ça vous paraît bizarre C'est peut-être qu'on est débile, c'est peut-être par désespoir Du moins, c'est ce que disent les journaux du soir Quand à Être heureux avant des Onnál nem a miénk. Onnál nem I'm